Unité 5. Leçon 3. Exercice 2. Exprimez l'appartenance avec « être à » plus pronom, comme dans « être à moi ». Écoutez pour vérifier. A. Ah. C'est ton stylo Oui, il est à moi. B. C'est votre sac Oui, il est à nous. C. C'est le portable de Coralie Oui, il est à elle. D. Ce sont les ballons de vos filles Oui, ils sont à elle. E. C'est le livre de votre ami? Oui, il est à lui.